23 juillet 2022, bienvenue à l'édition de la mi-journée. Voici d'abord le sommaire. Lors du 22e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu jeudi et vendredi de cette semaine à Arusha, il a été convenu que le français et le kiswahili vont officiellement être utilisés dans cette communauté. Pour faciliter le projet de construction d'un centre com euh, commercial à l'ex-marché ce central d'Obujumbura, il faudra la création de la société mixte de l'État et de l'association des banques. Le capital social de l'État sera de 60 milliards. Et une peine d'emprisonnement à perpétuité a été infligée par le tribunal de grande instance de Kirundi à trois personnes condamnées et qui n'ont pas nié l'assassinat d'une veuve de la commune Gitobe, Serafina Kidimana sur la mise en œuvre. Et à la présentation, vous êtes avec Ornella Moucho. Le français et le Kiswahili vont officiellement être utilisés dans la communauté est-africaine. Aux côtés de l'anglais, ceci ressort du 22e sommet des chefs d'État de cette communauté. Un sommet tenu à Rouchon, Tanzanie, jeudi et vendredi de cette semaine. C'est au cours de ce sommet que le président burundais, Varistan Daishimie, a pris ses fonctions de président de la communauté de cette communauté, selon un communiqué sanctionnant les activités de deux jours. De Deux juges, dont un Burundi Dinon de Léonard Gachouko, ont été approuvés pour œuvrer à la Cour est-africaine de justice. Ce 22e sommet a vu la, particip la participation des présidents burundais, kenyans, ougandais tanzaniens et des délégués des présidents rwandais, congolais et sud-soudanais. C'est également au cours de ce 22e sommet des chefs d'État qui ont été récompensés des élèves qui ont participé dans une, commune, dans une compétition sur la communauté dont des Burundais. L'entrée de la Somalie à l'EAC sera analysée au 23e sommet de chef d'État. La société mixte de l'État et de l'association des banques et établissements doit être mise en place pour faciliter le projet de construction d'un centre commercial à l'excès marché central d'Obujumbura. C'est la ressort du projet relatif à la construction de ce centre analysé et adopté par le conseil des ministres de ce crédit où le capital social de l'État sera de 60 milliards et 6 milliards sera libéré pour la première phase Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement prospère Nanguamie indique que la banque des femmes et des jeunes ne figure pas parmi les actionnaires. Suivez-le. L'étude de faisabilité ne pourrait pas pas être possible sans que la société mixte ait été mise en place. Il avait formulé les observations et les recommandations ci-après, que dans un délai de mois cette société soit créée pour faciliter les étapes suivantes, que les responsables de cette nouvelle société établissent le chronogramme actualisé des activités, de procéder à une mobilisation d'autres partenaires pour souscrire au projet. Ces projets de texte proposés font suite à ces recommandations. Une fois adoptés, ils permettront la création de la société mixte et ses responsables pourront actualiser la feuille de route. Le projet de convention de concession fixe le cadre juridique de la concession. Il détermine les droits et obligations respectives des parties, notamment l'objet de la concession, les conditions financières de la concession la gestion et le transfert de terrain concédé, la durée de la concession et la résolution des différents. L'adoption du projet de décret portant concession du terrain permettra la signature de la Convention de concession. Ce projet indique que les dimensions du terrain concédé précisent l'objet de la concession et spécifient que le terrain reste une propriété de l'État. Le projet de décret portant autorisation de l'État du Burundi à participer au capital social de la société Mukasa Business Senta fixe les apports de l'État à 10% du capital. S'agissant du pacte d'actionnaires, il fixe le mode de gouvernance de la société Mukasa Business Senta tel que convenu entre actionnaires, c'est-à-dire la composition et le mode de désignation du conseil d'administration ainsi que le mode de recrutement du directeur général. Après analyse, Et des bas. Ces projets ont été tous adoptés avec, entre autres recommandations, faire transparaître les obligations des deux parties dans la Convention. Mentionné dans le texte qu'à partir du démarrage des activités commerciales, la société verse à l'État, à titre de loyer, une redevance annuelle suivant la loi en vigueur au lieu de préciser les montants. Sur si le projet de décret portant autorisation de l'État du Burundi à participer au capital social de la société, préciser comment le capital sera progressivement libéré. Supprimer la disposition qui limite la participation de l'État à 10% du capital. Mentionner que le capital social est de 60 milliards en spécifiant qu'il y aura la libération de 6 milliards dans la première phase pour les études de faisabilité. La Banque des femmes ainsi que la Banque d'investissement des jeunes ne peuvent pas figurer parmi les actionnaires car elles ne remplissent pas les conditions. Page justice à présent, une peine d'emprisonnement à perpétuité a été infligée par le tribunal de grande instance d'Okurundo. À trois personnes condamnées d'assassinat euh, à l'endroit d'une femme de la commune de Gitobe. ce maître a été commis dans la nuit du 19 juillet chez son domicile et les conflits fonciers seraient la cause euh, de cet assassinat. Les personnes condamnées n'ont pas nié l'acte, mais ont demandé l'allègement de la sanction mise en vain à Plame Safari. Les trois personnes qui ont été infligées par le tribunal de grande instance de Kirundo une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une audience tenue dans l'après-midi de ce vendredi, il s'agit de Savchimik et Mathieu, Burundi Bgejo Alexandre et Bamvignyon Vira Frédéric. Ils ont été condamnés d'actes d'assassinat à l'endroit d'une femme veuve d'une Nodomou d'Afroze d'une cinquantaine d'années. Le substitut du procureur a précisé que dans la nuit du 19 juillet de cette année, trois personnes déjà citées ont tué par préméditation cette femme marâtre de Frédéric Van qui a d'ailleurs donné la mission de cet assassinat, moyennant une somme d'un million de nos francs et il avait déjà donné 300 000 francs d'avance. Les trois condamnés n'ont pas nié l'acte d'assassinat devant la barre de juridiction, mais ont demandé l'allègement de la sanction, ce que les juges du tribunal n'ont pas considéré. Depuis Kirundo, Abraham Safar la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Rendons-nous à présent à Kayanza, les commerçants exerçant leurs activités commerciales au centre de Bukanya, en commune Kabalore de la province Kayanza, disent qu'ils ne sont pas sensibilisés sur l'importance d'assurer leurs marchandises dans des sociétés d'assurance sylvestre Ndouimana, représentant des commerçants en province Kayanza, précise que des sensibilisations continuent afin que les commerçants trouvent la nécessité de, de faire assurer leurs biens commerciaux. Patrick Senghionva Les commerçants exerçant leurs activités commerciales à ce centre de négociation d'Ibukania disent qu'ils ne détiennent pas d'informations suffisantes en ce qui est de l'importance et d'assurance de leurs marchandises. Pourtant, les mêmes commerçants précisent que bien que leurs marchandises ne soient pas assurées, l'assurance s'avérerait nécessaire surtout en cas d'incendie. Thoï Gabriel, représentant des commerçants au centre d'Ibukania, affirme que les commerçants qui les représentent ne sont pas sensibilisés sur l'importance d'assurer leurs marchandises. Même propos avec Sylvester Srendouima représenta des commerçants en province Kayanza. Celui-ci appelle ses collègues commerçants à se prendre d'Anguma pour l'assurance et de leurs marchandises, organquant l'avantage et se remarquant surtout en cas d'accident d'incendie. Sagui Berkimas, cet administrateur communal à Kabarore, fait savoir que dans des réunions que l'administration tient à l'endroit des commerçants, l'on continue à les sensibiliser à faire assurer leurs biens. Cet administratif communal à Kabarore demande aussi les agents de ses assurances de mener des descentes sur terrain afin de sensibiliser les commerçants sur l'importance d'enregistrer leurs biens commerciaux dans des sociétés d'assurance. Et puis Kayanza, Patrick Insengui va pour la radio Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h05, le journal continue sur Isanganilo, les coopératives de la région du Sud fabrique des produits agroalimentaires peu diversifiés, euh, diversifiés par rapport à celles du centre du nord-est, constat du chargé du de suivi des services industriels. Au sein du ministère et en dans ses attributions, le commerce et l'industrie, c'était ce vendredi dans un atelier de sensibilisation d'information des coopératives évoluant dans le secteur agroalimentaire. Les représentants des différentes co coopératives demandent aux experts du bureau brundé de normaliser. BBN de faire des suivis sur terrain et les équider la correspondance des Dans cet atelier de sensibilisation et de formation des coopératives évoluant dans le secteur agroalimentaire, sur les normes et procédures de certification ayant opposé les provinces du Sud, Gourouli, Rutana et Makamba, dans cette dernière, de jeudi à ce vendredi, Marc Mbacha, chargé du suivi des services industriels, au sein du ministère ayant parmi ses attributions le commerce et l'industrie, révèle que les provinces déjà citées fabriquent des produits agroalimentaires et diversifier. diversifié. Nous avons tenu des ateliers dans la province de Kitega qui a regroupé la province de Kal aussi. Puis nous avons continué dans la province Ngozi, là où nous avons rencontré la province de Kirundo et la province de Moying. Et par après, nous sommes rendus vers Champuzzo, là où la province de a accueilli la province du Donc, euh, pour la particularité, dans la province Makamba, qui a regroupé la province Rutana Tana et la province de c'est que ces provinces. Que je viens de citer, produisent des produits plus diversifiés par rapport aux autres provinces. Ces provinces se focalisant sur la fabrication de l'huile de palme et la farine de manioc, leur encouragent de s'intéresser davantage aux coopératives en fabriquant des produits agroalimentaires diversifiés. La plupart des fois, on trouve des coopératives qui produisent plus de produits diversifiés. Par exemple, elles produisent seulement l'huile de palme ou bien. La farine de manioc. Améliorer. Ce sont des produits que nous avons rencontrés souvent euh, dans ces provinces du Sud. Les représentants des différentes coopératives, quant à eux, demandent aux experts du Bureau Burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, de les rencontrer sur terrain pour constater en personne leurs production et les orienter afin qu'ils fabriquent des produits agroalimentaires en normes et de qualité pouvant être vendus dans les différentes parties du pays, voire À l'étranger. Marc Mbacha réplique que le ministère de commerce, de transport, d'industrie et de tourisme est déjà représenté dans toutes les provinces et que les experts d'IBBN sont à l'œuvre. Les experts qui ont donné cette information demandent aux représentants des différentes coopératives de mettre en pratique les connaissances récits dans leurs coopératives d'origine. Depuis Makamba, Elise Kuisera pour la radio Sanganiro. On donne à Moïnga avant de mettre fin à cette édition. Les coopératives de Mohinga, exploitant de l'or de façon artisanale, sont appelées à travailler dans la clarté, éviter toute fraude. L'appel des vidéos, Moshi Manuari, au cadre du ministère et en énergie, est mine dans ses attributions. C'était ce vendredi à Mohinga où s'étaient réunis les représentants de 23 coopératives ayant récemment obtenu l'autorisation d'Evreux dans ce secteur. Même son de cloche avait Que le gouverneur de Muyinga qui fait savoir que dans le cas contraire, ces autorisations ne seront pas renouvelées. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Cornelia Mouchlo et Sérfine Akidimana sur la mise en onde. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. cela dépend de votre zone d'écoute. Ouvrons cette revue de presse par le journal Burundi Echo qui propose à ses lecteurs une édition spéciale sur la hausse généralisée des prix, avec comme conséquence la population qui vit en mode austérité et la menace réelle de l'insécurité alimentaire, comme le titre l'éditorialiste de ce journal. En effet, fait-il remarquer, la gamme des produits dits de première nécessité se rétrécit. Les prix des produits de consommation de base enregistrent une augmentation exponentielle. Les ménages se débrouillent pour joindre les deux bouts du mois. Les chiffres font froid au dos, ces larmes se confrèrent. Entre 2019 et 2020, plus d'un tiers des ménages du Brondi ont passé toute une journée sans rien manger, par manque d'argent ou d'autres ressources. Par ailleurs, constate ce journal, les fonctionnaires et les autres salariés vivent au jour le jour. À la fin de chaque mois, ils sont assimilables aux distributeurs de billets dans la mesure où ils dépensent plus de 50 du salaire pour rembourser les dettes chez le boutiquier. La caisse de sécurité n'existe plus dans la grande majorité des ménages. Et pour atténuer l'impact de l'inflation sur les ménages, estime Burundi Eco, le gouvernement devrait alléger le fardeau fiscal qui pèse lourdement sur les consommateurs. Rien que pour l'exercice fiscal en cours, plus de dix nouvelles mesures fiscales ont été introduites. Et il est judicieux de repenser les mécanismes de financement du budget en misant sur l'exploitation efficiente des ressources minières et les retours sur les investissements publics, suggère ce journal. Revue de la presse. Sensibilisation sur l'employabilité des jeunes à l'Université polytechnique de Guitega rapporte la voix de l'enseignant. Les étudiants qui veulent investir pendant ou après leurs études dans le but de la création d'emplois n'ont plus à s'inquiéter, a déclaré le coordinateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, Paége, Désiré Manirakiza, lors d'un atelier de sensibilisation sur les activités de ce programme à l'Université polytechnique de Guitega. C'était en date du 19 juillet 2022. Le but de cet atelier, souligne cet hebdomadaire, c'est d'aider les jeunes à sortir de la conception traditionnelle qui consiste à croire qu'une fois les études terminées, on va automatiquement trouver un emploi de bureau qu'on va occuper pour avoir des salaires mensuels. Selon le coordinateur du paysage, il est pratiquement impossible à l'État de fournir un emploi à tous les lauréats des universités. Mais nuance-t-il, cela n'est pas pour décourager les étudiants de continuer leurs études. C'est aussi important d'étudier en sachant ce que l'on va faire avec les études. Il faut faire des études en mettant en tête que les études qu'on fait vont projeter les étudiants à créer leur propre emploi pour devenir leur propre boss, être employeur et non employé. précise des éléments de la Kiza dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. Éducation toujours cette fois-ci avec l'agence burundaise de presse qui informe que deux élèves de la province de Wubanza se sont rendus ce jeudi 21 juillet à Arusha en République unie de Tanzanie Pour des prix de concours de dissertation, en effet précise ce journal, ce concours avait été organisé par la communauté est-africaine les années 2019, 2020 et 2021. Mme Fidélité Wimana et, oui, et Christabella Iguanéza, toutes de l'école fondamentale Notre-Dame de la Paix de Rouenza étaient respectivement en huitième et en neuvième lors de la compétition. Ils ont été accompagnés par la directrice de cette école, Sœur Marie-Gorette Mukilazoua, et cette remise de prix était prévue ce 22 juillet, précise encore l'ABP, qui note aussi que cinq autres élèves de la province de Boubanza avaient gagné la finale du concours d'expertise interprovinciale sur l'éducation inclusive, édition 2021. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean Boscondou Imana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.